A tous fidèles auditeurs de la radio saint ganilo bienvenue à cette édition dont voici d'abord les grands titres. Après qu'il ait été constaté des irrégularités sur la construction du barrage hydro-agricole de Kadjéke, des experts sont entrés de évaluer les travaux de reconstruction de cette infrastructure publique. Le président tanzanier, Samia Suluhu, est en, est, a rencontré ce samedi les investisseurs burundais et Samia Suluhu est en visite au Burundi depuis ce vendredi. Pénurie de carburant de type diesel sur toutes les stations de la province Kirundo il y a une semaine. Les vendeurs du carburant sur le marché noir spécul. Voilà pour les, les grands titres. Dans un instant les détails. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Comme je vous le disais en titre, un corps d'un pêcheur a été redécouvert flottant dans les eaux du lac Tanganyika à la plage de pêche de Lumongue ce samedi matin. Gabriel Butoyi, président de la Fédération des pêcheurs et fournisseurs de poissons au Burundi, dit qu'il s'agit de l'un des trois pêcheurs burundais tombés dans les eaux du lac Tanganyika l'après-midi de ce jeudi. Quand il tentaient de fourrer un vent violent sous gilet de sauvetage, les deux autres corps ayant été retrouvés ce vendredi, Gabriel Butoyi recommande aux pêcheurs le port d'un gilet de sauvetage avant toute activité dans les eaux laquées Une somme de plus de 4 millions de francs a été versée par le responsable du secteur de l'éducation en province de Mgaro. Dans l'après-midi de ce vendredi, le directeur provincial, de l'enseignement Mnaro, dit que cette somme contribuera à attribuer à appuyer l'université de Mgaro, Les responsables de l'administration dans cette province C'est au ce geste destiné à soutenir cette institution académique, Laurent Dicourio. Selon le directeur provincial de l'enseignement Amoaro Omer Valandaguye, cette somme équivalente à 4 207 300 francs a été collectée au sein de tous les membres du personnel du secteur de l'éducation dans cette province. Cette somme a été versée dans l'après-midi de ce vendredi à la Banque BGF sur un compte destiné à appuyer l'université de Moiro. Omer Valandagui, directeur provincial de l'enseignement à Moiro, dit qu'il s'agit d'une contribution destinée à apporter une pierre à l'édifice dans le soutien de cette université. Pour lui, c'est une première tranche et espère que certains membres du personnel qui n'ont pas pu donner leur part auront la chance de la donner pour l'occasion qui suivra. Selon Viola Bukeneza, conseiller du gouverneur de la province Moaro, chargé de l'administration et des finances, ce geste des membres du personnel de l'éducation est salutaire. Elle indique que depuis les événements de 2015, les effectifs d'étudiants à cette université de Moaro ont diminué, car les étudiants venant des pays voisins ne sont pas revenus. Elle ajoute que la population de la province Moaro a pris un engagement de soutenir cette université très prestigieuse pour la population de la province, même de tout le pays. Elle ajoute que dans cette même optique, une réunion avec tous les natifs et amis de cette province est prévue ce dimanche pour analyser le pas franchi dans la collecte des fonds destinés à cette université de Moaro. Depuis Moaro, Laurent Sanganiro. Merci, Laurent Dikouli. Des experts sont en train d'évaluer les travaux de construction du barrage hydro-agricole de Kajeké après qu'il ait été constaté des irrégularités sur si cette infrastructure publique. Le ministère de l'Environnement, Agriculture et Élevage explique que la conception de ce projet a été active en, 2018, en 2009 pendant que le Burundi cheminait vers les élections. Dans une interview accordée à la radio-télévision Isanganiro, Deogi de expert. J'espère que ces experts vont donner des orientations qui permettront de démarrer et achever ces travaux. Vous allez écouter cet élément sonore dans notre édition de la soirée. La qualité de l'éducation dans les établissements de formation au Burundi sont, nos mesures, sont mesures en fonction des objectifs que le pays. C'est fixé. Ce sont les propos d'André Ndouimana, président de l'Association des professeurs de l'Université du Burundi à Pub, dans une conférence public ce vendredi sur la contribution de la PIB à l'amélioration de la qualité de l'enseignement au Burundi. Ce professeur a que de telles conférences permettront l'identification des défis qui se posent en vue de les relever. Suivez-les au micro de Jean Dodier et Il y a des critères de qualité, que ce soit à l'enseignement de base, que ce soit à l'enseignement euh, supérieur et on se questionne si effectivement ce que nous enseignons est toujours adapté au monde qui change it. À un rythme élevé. Au niveau de l'enseignement de base, il faut voir, si vous voulez, pour évaluer la qualité, on doit d'abord considérer le profil de sortie considéré. À l'enseignement de base, si vous voulez, l'enseignement post-fondamental, il y a le curriculum de l'enseignement fondamental, et dans ce curriculum, il y a des compétences sur lesquelles on doit arriver. Ça veut dire que évaluer la qualité, c'est en fonction effectivement de ces objectifs qui ont été fixés, et on essaie de voir effectivement sur où on est dans le bon chemin sur où on est si vous voulez dans un chemin qui n'est pas Lorsqu'on essaie de voir, par exemple, l'enseignement de base aujourd'hui, il y a une très grande disparité parce qu'il y a des écoles, je dirais, qui sont fournies, euh, que ce soit en bibliothèque, que ce soit en laboratoire, que ce soit en enseignement, si vous voulez, compétent. C'est pour vous dire que nous avons voulu faire un contour pour que l'on puisse voir effectivement là où nous avons des difficultés pour les relever. À en l'enseignement supérieur, on doit se poser la question si la qualité des enseignements donnés répond effectivement au marché du travail, tout à fait changeant et dynamique. On essaie aussi de voir dans l'enseignement supérieur si la qualité est toujours là. Parce qu'il y a le problème lié à l'équipement de laboratoire, lié à la massification qui entame, si vous voulez, la qualité. Les principes de qualité, quelquefois, ne sont pas respectés. Aujourd'hui, nous avons plusieurs universités. Est-ce que ces universités ont des enseignants Est-ce que ces universités ont des équipements Voulu. Quel est le profil de sortie souhaité Quel est le profil de sortie réel Nous avons besoin de ces occasions, si vous voulez, pour discuter, pour vérifier, effectivement pour savoir s'il faut continuer, s'il faut rectifier ou s'il faut améliorer. Vous n'avez pas Isanganilo Vous ratez l'essentiel. À 13h, passé de 3 minutes, dans l'étude de radio Sanganilo, page Droit de l'Homme, 300 cas d'abandons scolaire sont enregistrés par an sur les six écoles de la donnée Lukaramou de la commune Moutimboudi. Affirmation de Raimi va président du syndicat STEB. C'était ce vendredi à Moutimboudi lors d'une formation à l'endroit de toutes les parties prenantes du secteur de l'éducation par rapport au stratégies de lutte contre le travail d'enfants. L'administrateur de Moutimboudi Simeon-Butoyi reconnaît que l'abandon scolaire figure parmi les questions qui ont hanté sa commune et exprime le besoin de formation relative. Une semaine vient de s'écouler sans aucune goutte de carburant de type diesel sur toutes les stations de la province Kirundo. Les véhicules des services d'État ainsi que ces deux particuliers sont garés. Les véhicules des districts de sanitaires sont obligés de s'approvisionner en province Gitega car les provinces frontalières de Kirundo, il n'y a pas de Les vendeurs de carburant sur le marché noir en profitent et vendent de l'huître entre 6 000 et 5 000 et 6 000 francs. Les femmes qui sont dans des associations d'épargne et de crédit développent leur ménage et deviennent économiquement autonomes en province de Muyinga, Denise Ndaruhekele, chef de cabinet du gouverneur de Muyinga, recommande à toutes les femmes d'être en association à l'instar de celles qui ont fait des témoignages son vendredi lors de la journée porte ouverte des différents groupements soutenus par l'ONG GLID, Group Lake, Development. Revenons sur euh, l'élément sonore de 304 abandos scolaires qui sont enregistrés par an sur les 6 écoles de la zone de l'Ukalamou de la commune de Moutimboudi. C'est une affirmation de Rémi Tsengioumva, président du syndicat STEB. C'était ce vendredi à Moutimboudi, lors d'une formation à l'endroit de toutes les parties prenantes du secteur de l'éducation par rapport aux stratégies de lutte contre le travail des enfants. L'administrateur de Moutimboudi, Siméon Otoï, reconnaît que l'abandon scolaire figure parmi les questions qui ont sa commune et, et exprime le besoin des formations relatives. Les détails avec Jérôme. Vous allez nous excuser pour cet élément sonore qui n'était pas le vrai, et voilà, c'est ici que nous mettons en ce journal. Nous vous remercions en vous tous qui étaient à l'écoute. Merci à Eric Wiman pour sa parfaite collaboration technique qui était au était. vous souhaite de passer une bonne journée dans cette station de la Revue de la Presse. Revue de la Presse Bonjour ou bonsoir, selon votre zone d'écoute, le retour de portée disparue, titre le journal Iwachu, pour parler du représentant du parti congrès national pour la liberté en commune Moutimbouzi, qui a été enlevé le 9 juillet. L'éditorialiste se demande ce qui se passe, alors que la plupart des Burundais et la communauté internationale croyaient apercevoir le bout du tunnel. Mais hélas, regrette notre confrère, des enlèvements, la découverte des corps, ainsi que des attaques meurtrières réapparaissent. C'est un officier de l'armée impliqué dans cet enlèvement d'Elingo Minakiza, président du CNL en commune de Mutimbodi, selon une piste soulevée par Agaton Rwassa, patron du CNL, dans les colonnes du journal Iwacho, qui précise qu'il s'ajoute sur une liste de sept membres de ce parti portés disparus au cours des trois dernières semaines. Toujours dans les colonnes d'Iwachu, le député Agaton Ouassa demande que les enquêtes commencent par le véhicule du lieutenant-colonel Aronda Ishimie, le commandant du 212e bataillon opérant à Rukoko. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme a confié à notre concernant d'Iwachu qu'il est au courant de l'affaire, tandis que le porte-parole des forces de défense nationale l'a renvoyé à l'administration et à la police. « Informatisation des services publics plus qu'une nécessité », écrit Burundi Eco. En effet, chercher aujourd'hui un document archivé dans certaines institutions publiques, Est synonyme de chercher une aiguille dans une botte de foin, compare notre confrère qui trouve pourtant que l'informatisation des services publics permettrait d'éviter le gaspillage de temps et de l'espace dans ces services. Selon cet hebdomadaire spécialisé dans les questions socio-économiques, la non-digitalisation des services publics entraîne un gaspillage de temps et de l'espace. De plus, Les documents condensés dans une même pièce courent un grand risque de se perdre tous à la fois. Notre confrère donnait l'exemple des natifs de la commune Guitanga, en province lutana qui ont dû se faire enregistrer de nouveau à l'état civil après la crise. La cause était que les locaux communaux avaient été incendiés pendant la crise et qu'aucun papier administratif n'a été sauvé. Rappelle-t-il, à cet effet, lors du conseil des ministres à Guité-Gamain Crédit 7 juillet 2021, le président de la République Evariste Ndaichimie a évoqué un projet de digitalisation des services publics et il a été demandé au ministre en charge des technologies de l'information d'élaborer un plan d'action ainsi que les besoins relatifs. note le journal Burundi Eco. Revue de la presse Le journal « La Voix de l'enseignant » écrit sur des croyances religieuses poussées à outrance. Il y parle d'une élève du lycée de la communauté des églises de Pentecôte du burundi Sepébou, de Nahangwa qui a refusé de faire des évaluations du cours de sport et santé arguant que sa religion ne permet pas aux filles et femmes de porter de culottes et de pantalons. Elle vient d'échouer à son examen de repêchage et elle est renvoyée pour aller reprendre l'année ailleurs. Déplore l'hebdomadaire. C'est au moment où, à l'école technique secondaire et Teskamenge, cinq sur dix élèves, soi-disant adventistes, ont refusé de faire des examens de repêchage programmés samedi, jour pris comme sabbat, rapporte la voix de l'enseignant. Heureusement, poursuit-il, la direction a reporté ces examens pour lundi suivant et ils ont tous réussi. Les enseignants demandent ainsi aux parents de bien encadrer leurs enfants en matière de religion et demande aux autorités administratives de bien suivre les doctrines de certaines églises qui s'attachent trop aux interdits. La population est appelée à se débarrasser de toutes les croyances et de comportements de nature à retarder leur développement, écrit l'Agence burundaise de presse, qui cite le président du Sénat burundais, Manuel Senzo Hagera, qui a passé cette semaine en visite dans la province de Ruyigi, son numéro un de la Chambre haute du Parlement burundais, a rencontré mardi les administratifs des communes Bgueru et Ruyigi, ainsi que les responsables des partis politiques et religieux des deux communes. Il possible de se cacher derrière les partis politiques et ethnies pour exploiter la population a lancé honorable Emmanuel Sinzor Hagera rapporte nos confrères de l'ABP. Après les témoignages des administrateurs communaux d'Obguerou et Luyegui pendant la crise de 1972, le président du Sénat a invité cette population à couper court à la globalisation qui conduit à l'élimination des gens que l'on ne partage pas les idéologies politiques, mais a plutôt profité de cette période pour vivre une nouvelle ère basée sur la vérité La compréhension et la tolérance politique, écrit l'agence burundais de presse. Et c'est la fin de cette revue hebdomadaire de la presse. Elle vous a été préparée presse. et présentée par Bel Nibigira. Excellent week-end à tous. Très bonne suite des programmes de la radio Isanganiro. Revue de la presse